Sur la plage abandonnée Coquillages et crustacés qui l'eût cru déplore la perte de l'été Qui depuis s'en est allée On a rangé les vacances Dans des valises en carton Et c'est triste quand on pense à la saison Du soleil et des chansons. Pourtant je sais bien l'année prochaine, tout refleurira, nous reviendrons. Mais en attendant, je suis en peine de quitter la mer et ma maison. Le Mistral va s'habituer à courir sans les voiliers. Et c'est dans ma chevelure ébouriffée Qu'il va le plus me manquer Le soleil, mon grand copain Ne me brûlera que de loin Croyant que nous sommes ensemble un peu fâchés D'être tous deux séparés Retrouver la ville sous la pluie Mon chagrin ne sera pour personne Je le garderai comme un ami Mais au premier jour d'été Tous les ennuis oubliés Nous reviendrons faire la fête aux crustacés De la plage ensoleillée De la plage ensoleillée